دعو العطف الى wa العطف وهي الواو والفاء وثم ce qui est voulu par al atf un peu l'énumération ou la coordination en français c'est ce qui suit hein, et dépend d'un autre auquel il est lié par l'un des hurufs c'est ce qui va suivre le, donc un autre nom par exemple hein? Euh, mais pas que, que le nom hein? on peut faire l'atf de af'al d'accord Euh, et il est lié par quoi par un harf de Al-Atf parmi ces horofs qui sont ici Ibn Ajrom il en cite euh, 10, il dit que c'est en, en nombre de 10 Mais on va voir que d'autres savants ils vont dire que c'est plutôt 9 ils vont euh, exclure imma. très bien ce qui est euh, le plus fort et, et le plus juste l'Arjah ou l'Aqwa c'est que ce sont 9 horofs hein, et non pas 10 Car imma n'est pas harfu atf, mais harfu tafsil imma. C'est un harf de tafsil. C'est l'avis de Ibn Utaimin, par exemple. Euh, harf tafsil, c'est un harf qui va marquer juste le, le, le détail. C'est juste pour faire une séparation et une distinction entre des choses. Imma. Alors que al-atf, il se fait par autre chose. Comme on va voir. Euh, et la preuve est que imma vient accompagner de al-wa'u. Hein? Vient accompagné de al Et donc, al se, se fait par le Et Imma marque le détail dans la phrase. D'accord Comme Allah ta'ala lorsqu'il a dit Fa Imma man nan ba'dua imma fida'a. Imma man nan fida'a. Donc, vous remarquez le Donc, euh, Imma man nan imma fida'a. D'accord Donc, Imma ici, c'est pour euh, distinguer les cas. Soit que vous allez employé avec ces prisonniers euh, al al et vous allez les libérer et les, donc les, les rendre libres, soit vous allez demander la rançon hein, vous allez demander la, la rançon mm -hmm. fa'imma mannan ba'du wa imma fida'a mm -hmm. d'accord donc soit ceci soit cela mais al ici il est marqué par l'ouaw fa'imma mannan hein, ba'du wa imma fida'a fida'an ima'touf sur manan Fi'manan, ba'du, wa imma fida'an. Donc, le deuxième, on dit, il est matouf sur le premier. Matouf sur le premier. Tandis que imma joue seulement le rôle de atafsil, le détail. Hein? La séparation entre les cas et les choses. Ça, c'est euh, un, une première chose pour dire qu'ils sont en nombre de 9 et non pas en nombre de 10. Donc, on va prendre lwa'o. Lwa'o signifie ici, hein. Dans al af elle signifie le partage, la participation à tashrik dans le jugement, sans classement, bidoun tarsid, ni accompagnant, bidoun meria. d'accord? Tufidu euh, Tschrik, hein, fil Hukm, Tufidu fil Hukm. Bidouni Tartibin walama'iya D'accord? Exemple Ja'a Zaydun wa Amr Donc, euh, ils se réunissent Dans le chukm, c'est-à-dire que les deux Ils sont venus hein? Zaid et Amr sont venus D'accord? Mais Sans nécessairement ce Tartib hein? Sans fait Hadad Tartib D'accord? Sans que Ce classement, c'est comme ça C'est-à-dire que c'est Zaid qui est venu Le premier et que Amr est venu le deuxième Sans ce Tartib nécessairement D'accord. Nous on est en train de citer qui sont venus, hein? Mais on ne sait pas qui est venu le premier, qui est venu. On n'est pas en train d'insister sur ce classement. D'accord Donc tartib, dit ja fulan fulan, ça ne veut pas dire qu'ils sont venus ensemble peut-être que là, que chacun il est venu tout seul chacun il est venu tout seul très bien, le deuxième harf de Al-Atf c'est al fa et qui signifie le classement Al-Tartib Al-Faa, tu fides al-Tartib d'accord naam, Al-Tashurik fil-Hukum ولكن, il te racquise Al-Faa, tu fides al-Tartib ou al hein parce qu'on dit muhammadun fa khalidun Tufidu Tarbiy, c'est pas que Khalid il est venu avant. Non, jaa Muhammadun Khalidun Et Tufidu Taqib, c'est à dire que c'est, il n'y a pas un long moment entre les deux. Jaa Muhammadun Khalidun. D'accord? Muhammad est venu puis Khalid. Donc ici alfa Tufidu Tarbiy, Wa Tufidu Taqib, c'est à dire il est venu juste après lui. Aqiba, kada wa kada. C'est juste après, voici ce qui s'est passé. L'autre, il est venu. J'ai à Mohamedun, Très bien. Donc là, c'est euh, Al fa On prend le troisième, c'est Somma. Somma signifie hein, le classement aussi, Atarsib Et que ce n'est pas juste après. maat Que ce n'est pas juste après. maat Safara Khalidun Somma Bakrun C'est-à-dire que Bakr n'a pas voyagé juste après mais avec tarahi, mais avec une, un laps de temps qui est durable qui, qui, qui a duré Safara Khalidun par exemple, aujourd'hui Somma Bakrun après quelques jours Somma Bakrun, d'accord Donc là, Somma euh, Pour l'employer, regardez la précision ici de la langue arabe. Pour l'employer, c'est pour dire que c'est avec la notion de at tarahi Que ce n'est pas juste après. Si tu veux dire que juste après, donc tu vas employer le faire. Hein Donc ce n'est pas juste après, avec tarahi, Hein Avec tarahi. Très bien. Et la notion de at tarahi les, les, les aussi l'emploient. Ils disent, est-ce que ce comme il est wajib al al ou al-tarakhi al-Four ou al-Tarahi, c'est-à-dire est-ce que par exemple le pèlerinage, euh, si on a la, la, la somme d'argent pour accomplir le pèlerinage, est-ce qu'il est wajib al faur? est-ce qu'on doit l'accomplir maintenant, maintenant, on n'a pas raison donc de, de, de le retarder, hein? ou bien al lorsque cela va être facilité, on peut attendre quelque une année ou deux ou trois, exemple, par exemple pour le réaliser. اسكليه على الفور أو على التراخي ساسكين كشان مسألة فخية ساسكين المسألة ضم الفخ أسكلي واجب ها؟ والجواب المسألة أسكلي التراخي أو ال والله أعلم أن الذي أعتقد أن الراجح في المسألة أنه واجب على التراخي لا يجب يعني على الفور ولكن الإنسان يستبق الخيرات إنسان يحاول أنه يفعل في أقرب وقت ولكن ان وجوب هذا الأمر هو وجوب على التراخي طالما انك أنت يعني تنوي هذا الامر ولم يتيسر هذا العام فانت لا تأسم لا نقول لك ان انت أتمت انك لم تحج هذا العام ها باسكو على الفور اون والله اعلم دونك Euh, Qu'est-ce qu'on a dit? C'est summa. Maintenant, on prend au. Elle signifie le choix comme, euh, exemple, hein, à tachir. Elle signifie le choix à tachir. Comme par exemple, adress chozour al-zahab ou qatran C'est-à-dire, tu fais de le choix. D'accord? Et tu dis l'un des deux euh, de, de ces deux livres. L'un de ces deux livres qui sont donc euh, aussi en grammaire. Udrus Shouzur al-Zahab Al Qatr al nada Ils sont de Ibn Hisham. D'accord. Shuzur al-Zahab, il arabe. Au al-Nada wa B al Sada. Ce sont de très jolis titres d'abord. Ce sont de très jolis titres de ces savants. Euh, le, donc harf euh, al qui, qui suit c'est m, c'est m. Donc ici comme on a vu tout à l'heure avec hein, hein. Ce ou, c'est étudie ce ou ou l'autre c'est comme ou cet ou ou ou signifie la demande de précision après hamza de l'interrogation signifie qu'on te demande de préciser <muches> lequel a réussi Zaid ou Bakr ou bien lequel a gagné Zaid ou Amr d'accord et comme Allah subhanahu wa ta'ala a employé pour euh, dans le Al Coran al-Karim Lorsque donc les kuffars, donc ils sont venus, ils ont dit, les mouchriquins, ils ont dit à Mohamed Et Allah subhanahu a dit, D'accord, ils sont venus, ils ont dit, est-ce que nos divinités, ceux qu'ils étaient en train d'adorer, sont meilleurs ou bien donc les chrétiens qui, a, qui adorent Jésus, qui associent et qui adorent Jésus hein? Mais lui a répondu, il a dit, hein? ils ne sont pas en train de chercher al haqq ils sont en train de chercher Al-Jedel, al la polémique. Hein? Ça c'est une mauvaise question qu'ils ont qu'ils ont posée. Ça c'est du shirk. Que vous adorez des idoles ou que vous adorez Jésus, vous le divinisez, hein? donc les mouchrikines, les chrétiens qui le divinisent, ça c'est la même chose. Hein? Les arabes qui adoraient des statues, ça c'est du shirk. Et les chrétiens qui adorent Jésus, ça c'est du shirk. Donc ils ont le même حكم, le même jugement Très bien, et aussi ils ont dit Une, une autre fois, ils ont dit euh, Ou bien Allah wa cette fois euh, Il les a mis Devant cette question de choisir Ici on a dit de, la demande de précision Il leur demande de préciser Est-ce que Vos mécrayons ou bien vos Associateurs, vos polythéistes Sont meilleurs que les mécrayons Précédents, des, des peuples précédents Vous, donc, il n'y a pas de problème d'associé. Ou bien, est-ce que vous avez reçu, c'est-à-dire une garantie que, pour vous, donc, il n'y a pas de problème, puisque vous, vous êtes des Arabes, même si vous tombez dans l'association, il n'y a pas de problème. Non. Hein? Chacun doit sauver sa personne. Hein? Donc, non pas qu'être Arabe ou être de telle famille même. Hein Euh, ça il n'y a pas de problème hein? là il faut travailler comme le, le prophète il disait à sa fille très bien donc ça c'est m, m c'est pour demander à quelqu'un la précision de, de faire un choix hein? de préciser un Euh, I ils jak ils sont venus dire oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, il oni, oni, oni, oni, oni, oni, dit oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, drab, à ne pas confondre avec l'idraba qui, qui, qui a un sens politique et qui est la grève hein? la grève mais ça c'est un idraba c'est vrai qu'ils font un, un c'est-à-dire la grève c'est-à-dire dans le sens qu'ils ne vont pas au travail c'est un sens proche c'est-à-dire la hein et ça c'est euh, euh, interdit dans la charia parce que toi quand tu fais la grève Hein? il y a un client qui va venir à l'administration il veut un papier hein? et toi tu fais l'idra pour qu'on te rehausse le salaire alors que celui-là il est venu chercher ce papier et peut-être qu'il a une urgence imaginez que des médecins ils vont faire la grève ou bien des infirmiers ou bien des administrateurs quelqu'un il voyage quelques centaines de kilomètres pour obtenir un papier il va venir à l'administration ils vont lui dire Mais non, c telle administration fait grève aujourd'hui. Et ça m'est arrivé une fois, moi. Ça m'est arrivé, j'ai fait un long voyage, et ils m'ont dit que tel corps d'administrateurs, ils sont en grève. Et je n'ai pas pu récupérer mon papier. Et je suis retourné. Donc euh, là, c'est à cause de, ce, de cela. La grève, la grève en principe, donc elle est interdite en islam. On a d'autres moyens... Donc pour, pour demander nos droits par exemple c'est un nasiha pour rouler au mur donc c'est un nasiha. hein et comme disait Sheikh Mokbir Rahim il a dit ne ne doit pas faire la grève si tu ce salaire ce salaire il te convient fais ce travail sinon écarte-toi et laisse quelqu'un d'autre le faire laisse quelqu'un d'autre travailler d'accord ça c'est un savant de la Sunna moukbir Rahim Ce n'est pas mon avis à moi, ça c'est l'avis d'un savant de la Sunna. Il a dit, écarte-toi et laisse un autre, il veut travailler. Il veut travailler avec ce salaire, il ne va pas demander à l'État quelque chose d'autre. Va faire quelque chose, puisque toi tu t'estimes que tu, tu mérites plus. Va chercher. Mais laisse le, la, la chance à ce, cette personne qui veut travailler avec cela. Donc, mais euh, je ne veux pas entrer dans des euh, parenthèses avec cela, mais. Juste pour vous mentionner que cela ne se doit pas dans notre religion. Ouais, si oui. nous, nous, on connaît pas le il n'y pas le oui. Mais ici, ce qui est qu y administratif ici, ils hum. sont habitués, oui. comme si les hommes ne font pas le gré, c'est-à-dire ils sont contents avec les, les avec Oui, malheureusement, okay. si par exemple les gens de la somme ils vont dire, bon, on a, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, ils vont dire, toi tu es un traître. Soit tu ne veux pas faire euh, des, des, des grèves avec nous, et ainsi de suite. <rire> Soit tu es un traître. Soit tu es un traître. So, tu veux travailler alors que nous, on est en train de réclamer de, donc de rehausser les salaires, et ainsi de suite. Donc ils ne vont pas euh, regarder, malheureusement, ils vont donc euh, insulter les gens. Ils ne vont, vont pas donc euh, dire, puisque eux, ils disent qu'ils respectent les avis de tous, et ainsi de suite. Mon avis, c'est que je ne veux pas faire de grève. Comme on les gens Comme parfois, s'ils si dessinent, cliquez sur ça, il n'y a pas de grève, donc ils continuent. Il n'y a mm. pas de problème, c'est-à-dire les étudiants sont d'accord. Mm. Donc, si les étudiants ne sont pas d'accord, donc et les griffes, ils font des grèves, ils ne sont pas contents, donc c'est comme ça, ils deviennent d'habitude. C'est comme les, mm. la communication. Ah, <rire> Donc là, ça, ça, ça, ça c'est mauvais et ça c'est venu des autres pays. De, c'est venu de l'Occident et ce sont les des mauvais. Sont... Oui, oui, oui, ça c'est venu de l'Occident et c'est mauvais comme solution. C'est très mauvais. Ça euh, suscite la tension entre les gens et ainsi de suite. Ça n'a aucun profit à mon, à, à mon avis. Euh, on passe à Bel. Hein. Bel signifie « al-idraab » c'est-à-dire au sens linguistique et au sens de la grammaire, c'est-à-dire de faire le silence sur ce qui a été dit avant. Hein, par exemple, j'ai bel cest C'est-à-dire que le premier, je l'oublie, c'est que je me suis trompé. J'ai Azeidon, là, bel-Amron. D'accord Donc, celui qui est venu, c'est Amr. Hein, et on se tait sur le corps de z. Hein? Et on se sait sur le cas de, donc du premier. Mm. Uh, Adrabna an el-awal. Adrabna an el-awal. D'accord al idrab vient de Et. Et. Et. Euh, e, e, e, D'accord D'où l'expression d'Arabah safhan an-kaza. En arabe, il y l'expression d'Arabah safhan an-kaza. D'accord i Allah subhanahu wa ta'ala il a employé cela dans le Qur'an al-Karim, il a dit afanadribud zikra ankum safhan an kuntum kałman musrifin afanadribud zikra euh, ankum safhan an kuntum kałman musrifin d'accord, c'est-à-dire il les y menace, euh, puisqu'il était injust, il les y menace subhanahu wa ta'ala et donc sans donc les leur euh, euh, apporter le rappel à euh, wa la le et donc euh, pour les versets que donc lorsque on essaie de rapprocher leur sens c'est qu'il faut revenir aussi à l'exégèse ce n'est pas un, un sens euh, définitif et que on, on est en train donc d'expliquer de, chaque fois le verset mais juste on rapproche le sens pour qu'on sache Quel phénomène linguistique on est en train d'étudier vous ici c'est dans le sens, c'est-à-dire, donc Anishi, euh, donc, c'est-à-dire il l'a euh, écarté, il, a, il, il il, va le mettre, il va le classer, il va le mettre de côté. Hein, et il va aborder autre chose. D'accord? Euh, très bien. Euh, il nous reste de voir quelques forofs aussi qui, qui sont.. Euh, La, wa euh, lakin, uh, wa hatta D'accord Je ne sais pas si on peut les lire rapidement en 5 minutes. Hein? La, par exemple, elle signifie la négation du jugement sur ce qui la suit. Aflaha al-mujtahidu, la al D'accord Et donc tous ces harous, ils marquent l'atf. Aflaha al-mujtahidu, la al-kasoulou. Al-kasoul, ma'atouf, à la al-mujtahid. Hein, mais ça introduit le sens de quoi de la négation du jugement pour hein, le deuxième, d'accord euh, C'est le travailleur qui a réussi, non pas le paresseux. lakin fais attention, c'est pas comme lakin de tout à l'heure. lakin signifie que l'on reconnaît le jugement de ce qui précède et l'affirmation euh, de son contraire. Exemple LATASHABIL ACHRARA D'accord N'accompagne pas les malfaiteurs, mais les pieux. D'accord ça déjà c'est déjà un sens qu'on va garder. LAKINIL ACHYARA C'est pas comme lekin dans le sens de l'objection. Quelqu'un va te dire, oui, je reconnais ceci et cela, mais... Là, c'est pour apporter une, euh, donc, euh, une exception, peut-être, ou une restriction. Il veut restreindre sa hukm. Il veut dire lakin, dans ce sens. Oui. Mais ici, si on prend lakin al akhyara lakin sahib al akhyara Mais les deux, on les traduit par « mais ». Si oui, les deux, on les traduit par « mais », tout à en fait. Le problème, si vous ne savez pas, mmh. j'ai dit le mmh. problème qui va venir, si, si on ne sait pas le mot arabe qui est y utilisé, on lit direct la traduction. Ah, si, oui. Ou, si oui. on ne va pas savoir qu'il y a une oui. différence oui. entre les deux. Oui, c'est pourquoi il s'agit d'apprendre l'arabe et de lire dans l'arabe. Mmh. C'est pourquoi. Euh, très bien. Et maintenant, le dernier, c'est « hatta. Hatta signifie « le partage » ou la participation qui est à dans le jugement fil Hukum Zaranin Nasu Hatta l'aba'ido D'accord Les gens m'ont visité, même ceux qui sont euh, éloignés, qui sont lointains Zaranin Nasu Hatta l'aba'ido Mais Hatta est rarement employé pour Al-Aqf dans la parole des Arabes Hatta euh, se trouve rarement comme il a mentionné dans le Matin se trouve rarement employée pour al dans la parole des Arabes elle vient plutôt comme un harf de Al-Jar comme dans le Coran Karim lorsqu'il a été cité c'est y un harf de Al-Jar qui est marqué Al-Jar ici حَتَّا مَادَ حَتَّا مَتْلَعِ D'accord et parfois comme un harf de Al-Ibtida elle peut initier une phrase حَتَّا إِدَسَيْ أَسَرْرُسْلُ ça c'est pour initier une phrase Nouvelle, pour donner d'autres sens D'accord Donc là, c'est pour marquer mar mar mar mar Qu'on est en train d'initier une nouvelle phrase Mais plutôt, lorsque donc, euh, On va voir dans Al-Atrf Lorsqu'on va l'employer dans le sens de Al-Atrf C'est comme lorsqu'on dit Faza tullabo hatta muhammadun najihun <-hah> ha. D'accord Faza <giens7> tullabo hatta muhammadun D'accord Les étudiants ont réussi. Euh, Mohammed aussi a, euh, a eu le succès. D'accord Et donc, euh, par la suite, Mohammedoun ala at Di-Hatta. D'accord Elle signifie la limite, al Raya. Hatta La limite, c'est-à-dire, je me suis arrêté sur, sur cela. J'ai mangé le poisson jusqu'au niveau de la tête. D'accord Ça ne signifie pas, c'est-à-dire y compris sa tête. Mais ici, la limite, al D'accord Ça signifie la limite et qui est al Je me suis limité à cela. C'est-à-dire, je, je me suis arrêté sur cela. al Al-Atfi » on a vu que les chouroufs de al atfi sont au nombre de 9. Même si l'auteur l'a cité 10. Il y a donc un avis d'autres grammairiens et c'est l'avis de la majorité, comme quoi ils sont plutôt en nombre de neuf, et donc ils excluent le harf qui est imma, hein, et, qui est imma, et qu'ils disent qu'il signifie plutôt al hein et non pas al-atf, et que il est toujours accompagné de al waw et que là c'est al Waw qui fait le travail de al-atf. Et donc, euh, Imma ne fait pas euh, le travail de al atf Très bien. Et donc, il a dit, fa عطفت على ala رفعت tafet على ala نصبت un على ala خفضت a على ala جزمت jazamat Il زيد وعمر wa amr wa raaytu a wa lam wa Donc ces haroufs, même s'ils ont des sens différents, hein, euh, se ressemblent par le fait qu'ils ont donc, euh, la même règle, et euh, de, de pratiquer al-Af. Euh, et euh, si par exemple euh, le nom précédent était marfou'r, Donc celui qui est relié par le harf de Al-Raf sera Marfour. Et ainsi de suite pour les euh, autres cas de Al-Nasb et de Al-Khafd et de Al-Jazm. <coughs> Donc elle rassemble ce qui précède et ce qui suit dans les jugements de Al-Raf, de Al-Nasb, de Al-Khafd et de Al-Jazm. Parce qu'elles peuvent s'appliquer aussi bien au Asma qu'au Af'al, hein, qu'au Af'al. Et donc, elles, elles réunissent les, les, les, les, les positions de donc de toutes les positions qui sont en nombre de quatre. Et l'auteur a donné ces exemples. Il a donné des exemples hein, qui montrent que al matof -Ma suit son antécédent dans ses règles. Hein, il a dit « qama zaydun wa amr » euh, etc. Toutefois, le dernier exemple donné par l'auteur n'est pas précis. D'accord? Il n'est pas précis. D'après, donc, les commentateurs de son maître. ils ont dit que le, que cet exemple qu'il a donné n'est pas précis. Parce que, euh, l'agent de Al-Jazm, dans le verbe Yaqud, lorsqu'on a dit dans le dernier exemple, hein, ce n'est pas qui a fait que Yaqud il est malzom comme Yaqum. Mais plutôt, l'agent qui a opéré. Al-jazm c'est lem, lem yaqud, hein, yaqud. Donc l'agent de al-jazm dans le verbe yaqud qui est le deuxième verbe n'est pas al-raf. Ici plutôt, il y a toute la, la phrase qui est maqtoufa, mais non pas le verbe euh, yaqud qui est euh, ma'touf euh, Et l'exemple plutôt précis serait de dire par exemple Zaidun lem yaqam -um wa yaqud. Zaidun lem yaqam -um wa yaqud. Zayd ne s'est pas levé ni ne s'est assis. Hein, donc Zayd l'aime y'a comme ou y'a qad ou l'aime y'a fad ou y'a dross. L'aime y'a Donc dans ces cas, il y aura, euh, il y aura un atf de deux verbes. L'aime y'a fad ou par exemple. Ou bien l'aime y'a ktoub ou Et il n'a pas lu euh, ni écrit par exemple d'accord? très bien donc là c'était euh, Al-Atf donc on a cité les hurofs de Al-Atf et on a cité aussi qu'est-ce qu'ils opèrent et donc euh, les exemples ici euh, sont clairs euh, les commentateurs passent rapidement et donc directement a, b, o, o, o, o, o, التوكيد